Excellente soir à tous et à tous place tout de suite à Galaxy Live avec Casino and Laben. Vous pouvez d'ailleurs retrouver leur track listing et plus d'informations sur le forum de Galaxy si peut-être vous êtes sur internet forum.galaxyfm.com rubrique Galaxy Live. Galaxy Galaxy, out of time out of time. <coughs>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 I'm Et la benne. Casino et la veine. Cassino et la benne. Cassino et la benne. avec un instant le mix de Casino et Laban. Si vous voulez en savoir plus sur ces artistes, notamment peut-être consulter le track listing de leur set depuis 20 h maintenant sur Galaxy. Allez sur le forum de la radio www.galaxyfm.com ou alors même l'adresse directe forum.galaxyfm.com pour tout savoir. Semaine prochaine, ce sera Austin Leeds, direction les Etats-Unis avec un set exclusif à l'occasion de la sortie d'un de ses titres qui sera forcément à découvrir dans les prochains jours sur la fréquence.